Unité 3, le ç o n 3 phonétique. A. d i s t i n g u e r en et à. Écoutez et répétez. Sur la photo. C'est ta tante? Oui, elle a 30 ans. Ici, c'est ma maman. Là, c'est ma grand-mère, Graziella. Elle parle l'anglais. et la langue allemande.